Et eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la CZ émission ouais ouais J'applaudis sur mon torse <rire> Je déjà uh, clape <rire> On est ici donc en direct de Podren 2022, alors cette fois on n'est pas sur scène, mais on est sur le lieu du festival où il y a un petit espace enregistrement, on l'organisation d'ailleurs pour cet espace enregistrement qui nous permet de faire cette DZ émission avec des candidats bah, qui sont un peu dans le du podcast et euh, c'est l'occasion d'en faire une ensemble on commence justement comme candidat avec celui qui fait partie de l'équipe de ce Cepodrade 2022 et grâce à lui les conneries qu'on y a dit sont enregistrées, c'est Azertov. Bonjour Azertov Ah c'est moi Ah oui, bah attendez je vais chercher le vrai euh, véritable Azertov. Euh, sera... Ah bah justement Azertov il est là, euh, viens, viens sur scène vite Comment ça va Fatigué. Ouais Ouais. On a aussi celui qui est un grand consommateur de podcasts Il est la personne à suivre pour avoir des nouvelles idées de podcasts à écouter En plus il recommande des émissions donc c'est vraiment quelqu'un de bien C'est Clego, bonjour Clego Bonjour tout le monde Comment ça va Ça va, moi je vis le meilleur weekend de ma vie C'est vrai Ouais Bah c'est bien, jusqu'au prochain euh, Podrenne Oui voilà <rire> On a aussi celui qui est le créateur d'Écoute Sa Podcast Il s'est fait recommander justement la désémission par Clego J'ai appris ça tout à l'heure et euh, podcast donc idéal pour apprendre pour en apprendre plus sur la musique c'est Dame bonjour Dame Salut salut comment et, ça va bah, je suis très content d'être là Moi ouais. j'ai découvert la des émissions il y a pas longtemps et c'était un défi personnel je me suis dit il faut que je participe C'est là au rythme où tu es en avril vu que tu les montes ah ouais. là normalement en au mois de juillet tu en as à la 98 Ouais tu ça pars okay. de la dernière et tu remontes donc ah, j'espère <rire> être arrivé à la 75 en mois de juillet <rire> oh, bel objectif et on a enfin celle qui est la seule à avoir déjà participé à une des émissions, c'est donc la taulière du jour. Elle m'a fait l'honneur et le plaisir de venir alors qu'elle n'était pas candidate de la des sur scène. C'est Marie, bonjour Marie Salut Comment ça va Très bien et toi T'as vu pour une fois t'as pas besoin de venir dans le Jura pour faire une des émissions. Ouais, ça me change, j'ai fait qu'une heure de route, <rire> au lieu de 8h de train. Le cadeau, qui dit des émissions, de cadeau, et il est très ah. bon. Il ah, j'ai hâte. Très bon. Ça c'est vraiment le genre de cadeau que j'achète en sortie de caisse dans les dans les supermarchés, donc c'est vous dire un peu la qualité du truc puisque c'est Le télé magazine oh. avec Jean-Luc Reichmann oh. en couverture oh. oh. c'est Léo Mattei. Oui. C'est celui de cette semaine euh, non, c'est celui du de, mois de juillet. <rire> et euh, donc avec cette phrase, je tourne la série Léo Mattei avec ma compagne. Ah. Voilà. Ah. Est-ce qu'il y a des confidence recettes Confiance, c'est écrit confiance. Ah, toujours euh, doit y avoir oui, doit y avoir des recettes, je pense. Il y a José Garcia sur la couverture. José Garcia et il y a surtout un gros débat Kolanta, le totem maudit, une nouvelle saison plus réglo. Pff. Voilà, c'est la question qui fâche <rire> de ce télé magazine. Euh, du Ils mois osent de parler des sujets n Numéro 3458 quand même Mais je veux savoir Est-ce qu'il est dédicacé Alors il est pas dédicacé malheureusement nous le ah, oui. je, je rêve, je peux vous le ah ouais. en, en faisant <rire> passer pour Jean-Luc Si vous voulez, il si n'y a aucun problème Ça je peux m'en occuper Mais je rêve un jour d'offrir un cadeau de Jean-Luc Rechman dédicacé à des émissions S'il si nous écoute, n'hésite pas euh, JL, en plus je sais que t'es dans le Jura, de temps en temps les règles du jeu, on a cinq manches on a le début après le début on a la suite au terme de laquelle il y a un ou une éliminé ensuite le milieu puis la presque fin au terme de laquelle il y a un ou une autre éliminé et la fin entre les deux candidats qui restent pour remporter donc ce magnifique télémagazine avec Jean-Luc Reichmann en couverture. Merci merci. Oh <rire> <rire> ah là là, c'est incroyable. On dirait c'est propre. Euh, <rire> et ben, on passe au début. Ouais. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt vous marquez de points pour répondre vous dites bien votre prénom vous attendez que je vous donne la parole pas le droit de répondre deux fois de suite ouais. bah, bah, à chaque fois dans tes émissions il y a tout le monde qui répond au tôt oui. mais en fait il n'y a personne qui répond to tôt, tôt, tôt, tôt, tôt si tôt, alors c'est arrivé de trois fois mais du coup j'ai dû donner huit points à la personne oui je sais elle est pas mal aussi cette <rire> vague <live. rire> c'est le public est en feu fait. juste pour expliquer à côté dans la grande dans, dans la grande salle il y a la scène il y a le duel qui est en train d'être enregistré donc euh, on est profite on des applaudissements <rire> des moments on en profite même Première question pour 5 points Qui est Colin Kaepernick Clego. Oui, oui, Clego, un joueur NFL Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Il a mis genou à terre euh, il y a quelques années Pour euh, protester contre les violences racistes Il a exclu de la NFL pour ça Les applaudissements voilà, mérités Bravo, <rire> bravo, 5 points voilà. Alors merci d'applaudir les deux personnes <rire> en public Moi je peux pas applaudir parce que je, je dois mon micro Ou alors Charlie, vas-y peut-être en... Bravo, incroyable Eh oui, tout à fait, il est rentré dans l'actualité en 2016, incroyable, 4. 4 euh, mots, 5 points. Magnifique. Magnifique. En pleine élection présidentielle des États-Unis, donc il a mis le genou à terre pour protester contre le racisme et les violences policières aux États-Unis pendant l'illumination nationale et depuis, il s'est fait euh, il est parti lui-même de son club des 49ers de San Francisco et il n'a plus retrouvé de club. Paix de la liberté, il paraît. Ça fait donc 5 points pour Klego. Bravo Klego. Deuxième question, plus fort Romain, il euh, y a Romain dans le public, allez, plus fort Romain là. Merci. Ah, ah, merci toi, vrai. Deuxième question pour 5 points Quel point commun partagé 6 six... ah. Merci <rire> Un peu de délai avec Quel point commun partagé six personnes Au moment où elles ont été tuées aux Philippines Entre 2000 et 2010 Quel point commun partagé six personnes Au moment où elles ont été tuées Marie, Alors, Marie en premier. Bah, Elles ont été tuées par la même personne ça... <rire> Peut-être Le pire c'est qu'on sait pas <rire> Mais Ce n'est pas euh, la réponse Azertov. Elle porte le même nom. Non. Un point commun donc que partageaient six personnes au moment où elles ont été tuées aux Philippines entre 2000 et 2010 pour quatre. Oui, Klego. Elles étaient habillées Paris Non. Pour quatre points, ce point commun étant l'activité que ces personnes étaient en train de faire, activité. Marie. Oui. Elles étaient aux toilettes. Non. Azertov Oui, il faisait l'amour. Non, activité très populaire aux Philippines. C'est dire, dire toilettes marchent toujours avec la, la <rire> oui, c'est très populaire dans beaucoup de pays, hein, <rire> la toilettes. Un point commun donc est partager si personne été j'étais aux Philippines entre 2000 et 2010. Point commun. Euh ce point commun étant l'activité que ces personnes étaient en train de faire très populaire aux Philippines cette activité pour trois points et plus particulièrement de la chanson qu'ils interprétaient lors de cette activité. Dame, Marie. dame, euh, elles sont en train de pratiquer un karaoké Alors oui, mais il me faut la chanson. Ah euh, <rire> j'en ai aucune idée euh, euh, je sais pas d'une chanson pas. comme ça bah, euh, c est, c est, cette année là de Claude François non. <rire> Alors, je crois que c'est Marie quelqu'un avait dit son prénom yes. ouais, Marie. Euh, bah, je voulais juste dire karaoké aussi oui. une bonne euh, chanter aux champs élysées non en en en Philippine. entre 2000 et 2010 je vais finir avec un petit indice en plus chanson euh, donc qu'elles interprétaient une des chansons les plus reprises au monde qui est elle même une reprise d'une chanson j'aime ses indices donc c'est à dire que c'est la une des chansons les plus ouais. reprises au monde et cette chanson déjà à la base c'est pas une chanson originale Azertof oui Merry Christmas non Dame. Dame elle chantait My Way et oui 3 oh. points pour Dame bravo <rire> tout à fait j'étais obligé de l'avoir celle-là ces, <rire> ces personnes il eh y a eu 6 meurtres entre 2000 et 2010 de personnes qui étaient en train de chanter My Way au karaoké alors vous savez c'était pas, pas dans une grande salle où il y avait un karaoké c'était on peut louer des petites salles mmh. pour eux voilà. et donc il y a une personne peut-être la même à mon avis oui parce que sinon alors après il y en a qui disent que en même temps elle est tellement chanté dans les karaoké euh, c'est possible y en ait... mais bon ça c'est ouais. beaucoup quand même 2 3 d'accord mais 6 euh... après est-ce que la personne détestait cette chanson parce que moi par exemple euh, dès qu'il y en a qui chantent le duo Garou et Céline Dion là commence j'irai où tu iras j'ai des envies de meurtre c'est pas, pas Garou Céline Dion j'irai où tu iras c'est sur Goldman et Céline Dion oui tout à fait Céline Dion en général <rire> et donc euh, bien entendu my way ouais, qui est euh, monsieur le spécialiste musique une reprise de Euh, ah pardon, euh, tu euh, MacBeth c'est Claude François genre, oui. les, il y a 5 minutes. En Exactement, plus. mais c'était comme d'habitude. Tout à fait. Et donc l'interprète était Frank Sinatra. Ça fait donc 5 points pour Klego, 3 points pour Dame, 0 pour Azertov et Mari. Troisième et dernière question du début. Quel film adapté d'un roman de Denis Lehan sorti en 2003 Pour 4 points. Film sorti en 2010 qui est un anagramme de Truth. Il y a une suite après Truth. Mais bon si je vous donnez toutes les tous les lettres de <rire> un film adapté d'un roman de Dennis Lehane sorti en 2003 euh, le livre était sorti en 2003 le roman et le film en 2010 qui est un anagramme de truth pour trois points de truth and lies le scénario de ce film se déroulant en 1954 au large de Boston un film adapté donc d'un roman qui était sorti en 2003 à le certof 2010 oui histoire de dire une connerie batman non <rire> alors comment est-ce qu'à partir bah de oui, truth oui, and lies oui, tu as bah <rire> les ah oui bien sûr et puis tu remplaces tu remplaces le h par un n et franchement ça marche Pour deux points, ce film se déroule dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité situé sur une île où se trouve le personnage... Dame, oui. Shutter Island. Shutter Island, Island, ça fait deux points pour Dame, bravo Dame. <applaudissements> et oui, avec le personnage d'Eward de nice, qui est lui-même un anagramme d'Andrew Ladis, qui est le nom réel de ce personnage, et il a donc changé d'identité après qu'il ait tué sa femme, qui était elle-même en train de tuer... Ses enfants Voilà Un film super le dimanche soir pour retrouver <rire> le moral. Familial. <rire> Exactement. Euh, et ben écoutez, on est à la fin du début, ça fait 5 points pour Clego, 5 points pour Dame, 0 pour Razartoff, 0 pour Marie. Il y, y a clairement deux groupes qui se sortent. Il <rire> y a deux groupes qui pas sortent. Pas encore d'avoir pris le bon là. Mais vous savez que ça ne veut pas forcément dire grand chose puisqu'on arrive à la suite. La suite, c'est trois listes où il faut trouver les réponses sauf la plus évidente. Un point par réponse trouvée un ou une éliminé à la fin de la manche. La personne qui a le moins de points. Première liste, je vous demande de me citer une ville qui a hébergé un club de football féminin de première division depuis la, depuis la saison 1982-1983, sauf Paris. Dame et Clego, le premier qui me dit son prénom, commence. Dame. Dame. Lyon, Lyon c'est une bonne réponse. Clego Juvisy. Juvisy, c'est une bonne réponse. Juvisy sur Orge, exactement. Mais je l'accepte. Hazard of Marie, le premier qui me dit son prénom Marie. oh Il est montré comme ça, jean <rire> Même ça, je vais pas gagner. <rire> Marie. Euh, Marseille. Marseille, c'est une bonne réponse. Hazertoff. Castre. Castre, C'est une mauvaise réponse. <rire> Je pensais que t'allais marquer, t'avais ton... l'air tellement sûr de toi. Non, mais j'ai dû au pif. Oui, bah écoute, <rire> dans, que dans le doute. Ça c'est pas du tout vu. <rire> <rire> ah, franchement, j'y ai cru. <rire> je me suis dit, je me voyais à caisse en train de regarder un match de football féminin. Euh, c'est une mauvaise réponse. Tu sors donc de cette liste. C'est Dame qui avait commencé, donc Dame. Bordeaux. Bordeaux, c'est une bonne réponse. Bravo. Acclamé par le public. <rire> Clego. Montpellier. Montpellier, c'est une bonne réponse. Marie. Nantes. Nantes c'est une mauvaise réponse <rire> tu sors de cette liste ça reste très serré en très <rire> <heureux>. <rire> on euh, peut mettre un peu de suspense on peut pas avoir de mmh. score négatif hein, je vous préviens euh, c'est ce pas possible Dame Rennes Rennes et eh ben non c'est une mauvaise ah réponse ah mince fallait attenter Clego oui tout à fait on a <rire> peu de Rennes après tout comme euh, Castre j'imagine ouais. c'est par rapport au en fait qu'il y a un podcast euh, qui, qui va avoir lieu euh, du coup Clego tu es dernier dans la liste t'as le droit à trois réponses tant que tu réponds bien tu marques un point Nice Nice c'est une mauvaise réponse Il nous restait alors parmi les grandes villes Angers, Besançon, euh, on avait Dijon, on avait Évreux, Nancy, Nîmes, Orléans, Strasbourg, Saint-Etienne ou encore J-G-Y. Voilà. J'ai découvert <rire> dans cette, euh, cette ville. Et c'est où Alors je n'ai aucune idée. Oh voilà bah, Bravo la préparation. Exactement. Je n'ai même pas internet, donc on va dire que c'est dans le Poitou. Parfait voilà. À la fin de la première liste, on a donc 7 points pour Dame, 7 points pour Clego, 1 point pour Marie, 0 pour Hazertoff. Hazertoff va ah. t il marqué son premier point de démission dans la deuxième liste Qui sait mmh. Puisque je me demandais de me citer un des 100 modèles de de véhicules les plus vendus en France en 2021. Ok, donc euh, j'ai pas de points. <rire> Sauf la Peugeot 208. Alors, par exemple, euh, imaginez si c'était la Peugeot 208 euh, je sais pas, Caramel. C bon, voilà exactement. Moi, je veux juste le nom de l'entreprise et le modèle. Voilà. La Peugeot 208, qui était donc la voiture la plus vendue en France en 2021. On reste avec le même ordre. Dame, tu commences. Ah, euh, Citroën DS3. La Citroën DS3 est 45e. Bonne réponse. Clego La Renault Clio. La Renault Clio, c'est une bonne réponse. Deuxième. valeur sûre Marie La 107 Quelle marque Peugeot. Peugeot 107. C'est une mauvaise réponse, oh Marie. Non oh non j'en voilà. ai acheté une ah bah, bon. <rire> Alors il y a plus de 100 personnes <rire> qui achètent des voitures. Ça se trouve il y a eu une vente cette année. C'est la, la seule ai a trouvé sur le parking. Parce que que ça. Oui, y en a pas. Oui, mais elles tous. ont été vendues en 2021 en 2021, 2021. Ah, en oubliez, contre, en 2001. Est... Ah, Oui, j'ai oublié <rire> cette précision. Tant pis. <rire> Azertov, Twingo. Merde. Suspense c'est à son compte euh, Renault Twingo, c'est le premier point pour Azertov. Twingo 10e. Tu reviens donc à hauteur de Marie, il est temps de Ouh, creuser les cartes. Tout est joué. Est cool, dame, voilà. Peugeot, 3008. Peugeot 3008. Septième, bonne réponse, dame. clégo Toyota, Toyota Yaris. Huitième et soixante e neuvième puisqu'il y a deux modèles de Toyota Yaris qui étaient dans le, dans le top, c'est une bonne réponse. Hazertaf euh, Dacia Logan. Dacia Logan, c'est une mauvaise réponse. <rire> Vous restez donc à un partout, ça promet une dernière liste de folie. <rire> Euh, je regarde oh là en plus oui d'accord on va s'amuser euh, bah écoute dame c'est à toi euh, euh, attends j'ai dit DS3 euh, Citroën C4 Citroën C4 19 e et 55 e c'est une bonne réponse Clego euh... Mercedes classe A Mercedes classe A c'est une bonne réponse 30 e euh, Volkswagen Polo ça Volkswagen se fabrique encore le Polo, le polo 3, <rire> dame et eh bah oui en tout cas ça se vend 15 e ok bonne réponse Clégo. Vous golf. Golf 31e, bonne réponse. Enfin, ah, je commence à sécher. Euh, bah du coup, attends, c'était quoi ce que tu as dit au début Euh tu as dit la 108. Donc la Peugeot 308. La Peugeot 308, c'était la réponse... Ah non, c'était la 208, à ne pas dire pardon, la 308 est 23e et 95e. C'est une bonne réponse. Clégo. Citroën DS4. La DS4, c'est une mauvaise réponse. Dame, tu es le dernier dans la liste, tu as le droit à Trois réponses, tant que tu réponds bien tu marques un point Peugeot 108 Peugeot 108 Tu t'y retrouves un bras parce que c'est vraiment <rire> les pires les Peugeots C'est la taille des bagnoles qui fait le 33 le... qui fait le Il faudrait tenter vais... la Peugeot 4008 Tu vois <rire> ça bah, vas euh... <rire> Allez vas-y, on regarde tous euh, Non, qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, Dacia... Alors, avais dit Dacia Je vais te dire Dacia Son... euh, Sandero Quatrième, bonne réponse et euh je sais pas euh, Mercedes classe C ça doit bien exister. Si alors ça a. existe mais ça n'est pas dans euh, les 10 plus vendus. Il nous restait alors il y en avait les Audi A1, A3, BMW, BMW, BMW c'était compliqué On n'est pas assez riche. 5X2 exactement. La Citroën Berlingo, la C1, la C3. Euh, la C5, où on avait le Dacia Duster, le Dacia Lodgy, la Ford Focus, l'Opel Corsa, Nissan Juke. Oh, étonné qu'il y ait encore des Opel qui se vendent en France. Je Renault Scénic, bien entendu, Renault Mégane, ou encore la Toyota Aigo. Et on a aussi la Renault Zoé, ah oui, oui, qui est euh, 16e tout de même. À la fin de la deuxième liste et avant la dernière liste, on a donc 14 points pour dame qui creuse l'écart, 11 points pour clégo et le duel que tout le monde attend. Ah. <rire> <rire> Hazard of Marie, un point chacun. Ah, C'est même le main event euh, de ah cette bah, émission. Ah moi j'arrête après, une fois qu'on sait qu'il y a gagné, euh, <rire> je pose le micro, je m'en vais. Et on va passer à la dernière liste donc. La dernière liée, je vous demande de me citer un pays dont la capitale est à moins de 20 mètres d'altitude. Je vous demande juste le pays, pas la capitale. Mais il faut que ce soit à moins de 20 mètres d'altitude. Sauf l'Azerbaïdjan qui est à, qui a la capitale Bakou qui a carrément moins 28 mètres. De, je sais pas comment c'est possible, mais euh, moins 28 mètres. Donc je vous demande que euh, la capitale soit à moins de 20 mètres d'altitude. Est-ce que c'est clair pour tout le oui. monde Oui. Dame, vas-y. Les Pays-Bas Les Pays-Bas, bien entendu. Moins de mètres pour Amsterdam. Clego La Belgique la Belgique, c'est une mauvaise réponse. Ah, ah, oui. ah mais oui, c'est une butte. Le, le plat pays, euh, pas tant que ça, finalement. Ouais, bah oui, c'est le seul endroit qui monte, en plus. <rire> c'est ensuite à Marie. C'est moins de 20 Oui. Là, euh, que, il faut savoir que Marie a, déc <rire> a découvert le principe d'altitude, a compris le principe d'altitude, il y a deux semaines. <rire> Elle <rire> ne comprenait pas quand on disait qu'une ville était à 200 non, mètres. Non, je comprenais, mais je voyais pas ce que ça veut dire. Voilà. Hmm. c'est mieux, que... <rire> mieux que la comprendre. C'est mieux que de le comprendre dans deux semaines. Je crois direct un c'est bon. Euh... <rire> L'atelier de l'émission, oubliez pas. Allez L'atelier, <rire> la as dit Espagne. Espagne. Eh ben c'est une mauvaise réponse. Oh Attention donc Azerta si tu réponds bien, tu te qualifies pour la suite. Ah oh, ma putain la pression. Euh... Australie. Australie, c'est une mauvaise réponse. Oh Alors les enfants Vous restez bien concentré parce que là je vais demander à dame de dire trois réponses mais ensuite on continue en tie break sur cette liste et les réponses ah de déjà tout ça? Oui. elle <rire> a duré <rire> <réussi> 2 <deux rire> minutes l'émission. C'est vraiment, j'ai passé 20 minutes à faire cette liste, je suis très heureux. <rire> et donc euh, vous restez concentré parce que les réponses de dites ne pourront pas être dites dans votre tie break. Dame, donc là ça tu dis t'es bougeur, t'es devant, tu dis je le je les tu dis n'importe ah quoi Ah non non, voilà. non non non non non. C'est pas Il genre si on n'est pas dans la bienveillance. <rire> tu peux y aller. <rire> Euh, Portugal? Portugal, 15 mètres d'altitude. Bonne réponse. Tu ah, les... hésité. Les États-Unis. Les États-Unis, 2 mètres d'altitude. Et euh... le Brésil. Et non. le Brésil, ouais. c'est une mauvaise réponse. Ouais. Donc tu finis la piste avec 3 points. On arrive donc au tie break. Marie, tu commences. Des canards qui répond bien et l'autre mal, c'est fini. Euh, bah, Italie. Italie, 14 mètres d'altitude. Attention si tu réponds mal, tu es éliminé. Estonie. Estonie C'est une mauvaise réponse. Ouais, ah, yeah, yeah, yeah. <rire> <rire> euh, il nous restait en, entre autres l'Algérie, l'Argentine, le Cambodge, les Émirats Arabes Unis et les îles aussi. Il y avait Fidji, il y avait euh, les îles Marshall, l'Indonésie, le Japon ou encore la Suède, Samoa et le Royaume-Uni. Non mais si t'as mis 20 minutes as fait à faire la liste, tu peux tout lister. Hein. Très bien, Seychelles, plus... Samoa, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suriname, un mètre d'altitude, il faut le savoir, capitale du Suriname, Marie <rire> Merci Marie <rire> Ça fait donc 17 points pour Dame 11 point pour Clego 1 point pour Hazertoff et Marie Mais Marie s'en sort Au tableau break Hazertoff est donc éliminé Est-ce que tu as Un dernier mot Oui Merci <rire> ça... N'hésite pas bien entendu mais Je sais que c'est ça Dès le début Il m'a dit Je vais t'éliminer Et je vais me foutre De la gueule des autres Sur le reste de l'émission <rire> Objet grave. coup de... <rire> Sans le faire exprès Bien entendu, bien entendu, ouais. bien entendu. Sinon c'est trop simple euh, Les comptes sont remis à zéro Donc Marie Tu passes de 1 à 0 J'espère que ça va aller Le choc <rire> Heureusement que je suis assise. <rire> on, passe, on passe au milieu. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence tout par en n Un lieu, ça peut être en Argentine, un moment en 1960, un autre truc endive Cinq questions chacun, un point par bonne réponse. Je rappelle la nouvelle règle qu'on a depuis euh, le mois de janvier. On peut savoir ce qui se cache derrière chaque thème et choisir de le prendre ou pas Dame, comme tu as su qu'elle marquait le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Un moment Un moment, c'est en Conseil des ministres. Est-ce que tu le prends ou est-ce que tu le laisses, en sachant tu ne pourras pas revenir dessus hmm. Allez, je le tente. Il le tente. Dans quel bâtiment officiel se déroule le Conseil des ministres de la République française chaque semaine Putain, je vais avoir l'air d'un con. <rire> Alors, si ça peut... Ouais. Alors, t'inquiète pas, moi non plus, je l'aurais pas eu. Hein. On <rire> va tous avoir l'air con, je Tu me réponds à la mairie de Boulogne-sur-Mer, oui À l'Elysée C'est une bonne réponse T'as pas l'air d'un coup parce que moi je pensais que c'était À Ministreland À Matignon À Ministreland Dame, justement, quel jour de la semaine a lieu Le Conseil des ministres Le mercredi Bonne réponse Dame, qui préside le Conseil des ministres Le Premier ministre Et non, et non c'est le Président de la République Ah mais oui, oui je suis bête en plus Il a convoqué 200 000 Quel ministre dirigeait Alain Lambert entre 2002 et 2004 Alain Lambert qui est la seule personne qui a dérogé à la règle et qui interdit de prendre des photographies donc du Conseil des ministres. Alors j'ai pas compris la question. Tu... Alain Lambert était ministre. Ouais. Euh, et donc il était au Conseil des ministres entre 2002 et 2004 et il a pris des photos alors que c'est totalement interdit. Il était ministre de quoi Ouf euh, En plus, ça me dit quelque chose. Attends. Ministre de la santé Non. Quelqu'un l'avait Bien sûr que oui. Ah, bah voilà, mais il le dira pas. <rire> <rire> c'est ministre du budget voilà Et il faut savoir que c'était vraiment un stratagème Parce qu'à l'époque en 2002-2004 on avait pas les smartphones et tout Il avait une enveloppe où il avait mis un petit trou Il avait caché un appareil photo <rire> Ah il était déter et, genre, il pre... et en plus il a pris des photos qui ne servent à rien Enfin je veux dire euh, il a pris des photos Bah voilà. ça il sert à être dans la désémission fait... aujourd'hui mmh. C'est oui, pour ça, vrai. ça. C'est ouais. vraiment trop sympa Merci Il a Alain. fait une lettre ouverte après en disant euh, C'est très... pour des émissions Vous connaissez pas encore mais attendez vous allez <rire> voir dans le turfu et enfin, dans quel salon de l'Elysée qui tient son nom d'un haut dignitaire du premier empire se tient traditionnellement le conseil des ministres euh... Tiens, je veux dire Talleyrand. Non, ça aurait pu, c'est vrai, mais c'est le salon Murat. Et ça fait donc deux points pour dame bravo dames. Ah, je regrette un peu mon choix quand même. Je regrette ah, peu. Peut-être la troisième question sur le président de la République. tu peux Ouais, je la regrette, celle-là. Clego, t'es le deuxième à marquer le plus de points sur les deux premières manches. Tu as le choix entre un lieu et un autre truc. Un autre truc un autre truc, c'est en cherchant le petit d'un animal. Alors, ouais. soit tu le prends, je tu... prends ok Comment s'appelle le petit de l'aigle L'aiglon. Bonne réponse. Comment s'appelle le petit de la jument Le poney Non, le poulain. Le ah bah poulain, oui. Ouais. Comment ah, s'appelle oui. le petit du cerf, Clégo Le dain Non, le cerveau. <rire> le le fang. Ah, moi, j'allais dire Bambi, mais... Euh... Oui. <rire> Comment s'appelle le petit du serpent, Clégo les serpentins <rire> Le strapontin C'est pire en pire. <rire> euh, Je l'ai pas Non, non. Tu veux pas tenter un mot euh, Qui euh, ressemble Serpento Et ben voilà <rire> enfin, <rire> bah, ça. Et enfin Comment s'appelle le petit du hérisson Le choupisson Oui ah, ah, C'est trop millions C'est trop mignon, mignon. Le petit choupillon après ça pique Bon Bonne réponse Ça avait donc 3 points pour Clego Bravo Clego Ah le serpento t'as relancé là ouais. Marie Yes Il te reste donc un lieu en bateau-mouche. Oh tu as déjà pris un bateau-mouche euh, Je ne crois pas. Ah bah c'est bien. <rire> Dans quelle ville se trouvait le quartier de la Mouche, correspondant à l'actuel quartier de Gerland euh, Quartier qui est donc situé sur les rives du Rhône et qui a donné son nom au bateau-mouche, car il y était fabriqué. Où, où était le quartier de la Mouche, qui maintenant s'appelle le quartier de Gerland, sur les bords du Rhône mmh, Marseille Marseille Ah, ils sont ouais, le public d'accord. Le public là-bas, mais non, c'est... Lyon. Lyon. Lyon. Oh, Lyon. J'aurais pu marquer un point. <rire> donc, les bateaux mouches, ça vient de ce quartier de la Mouche à Lyon, où étaient fabriqués les bateaux. À l'occasion de quel événement de grande envergure, les premiers bateaux mouches sont-ils arrivés à Paris en 1867 La grande exposition. Alors, c'est pas le terme exact, je vais te le terme exact. Euh, exposition universelle Oui, bonne réponse, bravo. Marie Dans quelle ville sud-américaine, une compagnie de bateaux mouches a existé dans la baie de Guanabara jusqu'au 31 décembre 1988, date à laquelle un naufrage a causé 55 morts En face aux titaniques, c'est pas grand chose. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Ont... <rire> c'est vrai. Non, vrai. <rire> Mais tu n'étais pas en bateau mouche. Ouais. <rire> si tu commences, tu sais, j'ai perdu ma mère en accident de voiture, ouais. <rire> Face enfin, ce titanic franchement <rire> une personne décédée on va pas voilà dans quelle ville sud américaine une compagnie de bateaux mouches existait dans la baie de Guanabara jusqu'au 31 décembre 1988 à Lima non Rio de Janeiro mais déjà c'est bien c'est en Amérique du Sud non mais déjà c'est oui, bien Amérique du Sud <rire> à quoi ont servi les bateaux mouches pendant la guerre franco-prussienne de 1870 sur les bords de la Marne eh ben déplacer les salais, les soldats la nuit <rire> <rire> par 11 degrés <regret> 5 ambiant. En toute transporter les soldats blessés <rire> jusqu'à Paris <rire> la nuit. Ah mais peut-être la nuit aussi, on sait pas. Ah oui, oui ouais. bah, vrai, bah, en en années, euh... Et enfin, dans quel film sorti en 1961 réalisé par Gilles Grangier sur des dialogues de Michel Audiard avec Jean Gabin, Martine Carol et Bernard et Bernard Blier en tant qu'acteurs, deux scènes se déroulent sur des bateaux mouches parisiens Ah oui, là, euh, si t'aimes pas, euh, si pas le cinéma français, où ils parlent tous comme ça, on s'en voyait des punchlines. Mais euh... alors, la toulière, elle coince. <rire> Je sais pas. J'ai même pas compris. <rire> <rire> c'est pas grave. Donc, oui. mm. bah, dis un titre de film comme ça. Que tu euh, conseils, meurtre sur le Nil. Meurtre sur le Nil, non. Et j'ai un bateau mouche. Ouais, <rire> c'est la cave se rebiffe. Voilà. Ça fait donc... Euh, fin... Le cave. Le cave se non pourquoi le... parce que tu dit la cave mais c'est le cave. Pourquoi le cave C'est le cave, ce rebiffe. Ah bon Oui. Non. Oui, c'est pas une cave, c'est le cave. Ouais. C'est vrai ouais. bon, ben L'émission voilà. <rire> <rire> préparée avec sérieux. Donc du fait... coup Marie, tu as le point. Bah, ouais, <rire> coup, réclamation. Ouais, là, c'est comme euh, vice de procédure, tu as un point. C'est ouais, pas mais mal, non, vrai. Mais ça, ça, ça me désavantage. <rire> oui, <voilà. rire> ça fait donc 3 points pour Clégo, 2 points pour Dame et 1 point pour Marie. Plus applaudissements pour Marie. Quand même. Merci, merci. Et on va passer à la presque fin. La presque fin, c'est trois catégories homophones, cinq question chacun, un point par bonne réponse. Les thèmes, c'est indien, indien et indien. Dame, tu commences toujours, comme t'es celui qui a marqué le plus de points dans les deux premières manches. Euh, bah, le, le 1. Indien 1 Oui, un indien, indien. t'as dit un, ouais, donc... Oui, euh... vrai. Et indien vaut mieux que deux tu Évidemment, j'avais en fait ouais. aussi. J'avais demandé qui allait la faire. Oui, bah j'ai attendu, moi bon, je me suis dit que je la laisse. Poli, de quel pays les indiens sont-ils les habitants Bah de l'Inde. Bonne réponse. Deuxième question, dame, d'après la dernière estimation de l'Institut d'études démographiques datant de 2020, de quel classement l'Inde devrait-elle être en tête en 2030 Je euh, peux répéter la question ouais, D'après la dernière estimation de l'Institut National d'Études Démographiques datant de 2020, de quel classement l'Inde devrait-elle être en tête en 2030 La plus grande population uh, de, de dans son dans son état Oui, bonne réponse. O le pays plus peuplé, on dit de chez les gens normaux, mais là, on, vrai, un, t inquiète, t inquiète. on dirait la petite d'une thèse. <rire> ça, c'est mon côté conseil des ministres. Oui, c'est resté <rire> un peu... Euh... High level Bonne réponse Dans quelle ville se déroule le remake du film Un indien dans la ville Remake qui est sorti en 1997 euh, À New York Bonne réponse Dame Quels sont les deux ingrédients du cocktail sans alcool appelé l'indien euh, Un cocktail sans alcool mmh. De la grenadine et du jus d'orange ah, ah, J'étais pas loin ouais. Ah mais c'est la loin quatrième loin. question ouais, Je peux pas te la... Non c'était de l'orangine oh, <rire> C'est gazeux C'est vrai, c'est vrai si, ah, si, si la réponse était du Tropicana bon, dit, genre, Par contre ça a l'air pas mal C'est pas, pas mal J'adorerais ça qu'on jette les petits ouais, je mots J'avais totalement oublié que ça s'appelait l'Indien J'ai totalement oublié l'origine d'ailleurs aussi Et enfin quel chanteur a interprété l'Indien en 1973 Chanson dans laquelle il présente un Amérindien Dénommé Aigle Noir Baba <rire> <rire> En 73 tu dis En 73 ouais euh, Je sais pas euh, Joe Dassin. non Quelqu'un l'avait L'Avilier, non Non, Gilbert... c'est vrai ça fait très euh, L'Avilier comme chanson. Non, c'est Gilbert Bécaud. Ça fait donc 3 points pour Dame, 5 points en tout. <applaudissements> Clego. Oui, le deuxième. Indien 2 ouais et eh bien, allez. Pourquoi les autochtones d'Amérique ont Deux dit... Deux alors <rire> Ah non, je voulais dire 3 diens pour mon thème. <rire> on se marre, on se marre beaucoup. Pourquoi les, euh, les autochtones d'Amérique quand ils étaient appelés indiens lorsqu'ils ont été découverts par les européens Parce que Christophe Colomb pensait arriver en Inde. Tout à fait. On a aussi la réponse Christophe parce que Christophe Colomb est con, ça marche. <rire> mais c'est une bonne réponse, bravo Klego, un point. Euh, de quel pays les aborigènes étaient-ils qualifiés d'indiens jusqu'au 19e siècle De quel pays les aborigènes étaient-ils qualifiés d'indiens à tort jusqu'au 19e siècle Les États-Unis Non. Non, l'Australie. L'Australie. De quelle, de quelle rencontre rassemblant lors d'un match les meilleures joueuses de WNBA, le championnat nord-américain de basketball féminin, l'autochtone d'Amérique euh, Shoney Schimmel a-t-elle été élue MVP en 2014 Donc là, je te demande le nom des rencontres où on réunit tous les meilleurs joueurs du championnat sur un match. Le Stargame. Bonne réponse. Et euh, ensuite, quel peuple autochtone d'Amérique était en 2010 le plus représenté aux Etats-Unis d'Amérique, avec plus de 800 000 personnes Puisque techniquement, on doit pas dire Amérindien ni Indien, mais peuple autochtone d'Amérique. Quel peuple autochtone d'Amérique était en 2010 le plus représenté aux états unis d'Amérique avec plus de 800 000 personnes Les Apaches Non. Cherokee Oui, tout à fait. Je sais pas si c'était dans les réponses. Là, non, c'est <rire> <Bah>, je... <rire> je... oui, ça. C est... C est... Je l'avais avant euh... ah, ça, oui, le, le mime de la voiture. <rire> c'était les Cherokee, en effet. Et enfin, quel peuple autochtone a donné son nom à un terme familier utilisé pour définir une intrigue, une manigance ou une pratique secrète dont le but est blâmable Une expression un mot qu'on utilise pour qualifier une, une intrigue ou une manigance qui est bon, euh, pas oufouf, quoi, ça se fait pas trop ça vient d'un peuple autochtone d'Amérique ah, je vois pas du tout, je suis même pas idée, un bout d'idée rien quelqu'un là le Micmac ah. les Micmacs c'est une tribu indienne là aussi oui. à mon avis je préfère pas, je vais pas vous aller chercher pourquoi parce qu'à mon avis ça allait être peu, euh, voilà c'est ceux dans qu'ils évoquent dans Cimetière de Seven King ah ben voilà, voilà. les Indiens Micmacs voilà. Eh ben, ça vient de là, ça fait donc 2 points pour Clégo, 5 points au trou en tout, bravo. Marie, Marie, Marie, Marie. Lequel thème du coup Très bien. <rire> voilà. Et eh ben écoute, c'est trop simple, 4 points euh, c'est pas assez. Je, euh, <rire> voilà. je, je, je, je veux Je vais me concentrer, merci et bienvenue. un grand chlème. Voilà, une fois 5 sur 5. Sinon, tu ne peux pas espérer à l'an finale. On peut jouer à deux <rire> Je demande Non. <rire> Quel continent représente les limites Est et Ouest de l'océan Indien, Marie T'as pas encore compris que la géographie c'était pas mon point fort il Fallait pas prendre celui-là. <rire> <rire> C'est quand même évident. Indien, Indien, Indien, je veux dire euh, quel continent représente les limites Est et Ouest de l'océan Indien Est-ce que tu cherches des continents ta tête ou ça va Ou es en train de les placer là Tu sais où est l'océan Indien Oui. Ah. Non. Ah. <rire> voilà les gars, je pense que vous, vous, vous pouvez déjà euh, célébrer votre qualification finale <rire> Mais on va quand même y entendu profiter de ce spectacle. La géographie pose la question sur comme si j'ai pas compris. Quel continent représente les limites les limites est et ouest de l'océan Indien Ah, ouais, je vais dire une connerie hein. Afrique. Et moi en faut un deuxième. Continent euh, océanien. Bonne réponse. <rire> j'ai réussi elle presque <rire> d'un coup. <rire> quelle île quelle d'Afrique de l'Est située dans l'océan Indien et la cinquième plus grande île du monde Quelle île d'Afrique de l'Est située dans l'océan Indien et la 5 plus grande île du monde la réunion. Non, Madagascar. Madagascar. Voilà, bon, pour le pour le fun. En quelle année un tsunami, enfin fun Eh, <rire> <rire> hey, allez. allez C'est parti. En quelle année un tsunami a-t-il traversé l'océan Indien suite à un séisme de 9,1 9,3 sur l'échelle de Richter dont euh séisme dont l'épicentre se trouvait au large de l'Indonésie 2007. Et non, 2004. Mais en... par contre c'était le 26 décembre, je crois. Le 26. Ouais. 26, ouais. Voilà. Tu te rappelles du jour mais pas... C'était proche de Noël, oui, c'est facile à retenir. À 5% près, Marie, quelle part du globe terrestre représente l'océan Indien À 5 À 5% près, quelle part de, de la planète Oui. Okay. Euh... <rire> 15 ans Ah, dommage, j'acceptais 16. <rire> <rire> C'était 21%. <rire> 21%. <rire> regret quel nom porte la fosse de l'océan indien allant jusqu'à dix huit mètres sous le niveau de la mer fosse... attends, attends, attends, pas compris, quel nom porte la fosse de l'océan indien fosse qui va jusqu'à dix huit cent quatre vingt niveau de la mer et où se trouve l'épave du vol océanique 815 des personnages de la série lost les disparu alors il se trouve pas vraiment là il n'y a pas vraiment l'épave mais dans la série lost c'est dans cette fosse qu'il y a euh, le vol l'épave du vol euh, océanique 815 la fosse teptique Waouh. Wow. <rire> J'aurais pas, <rire> pas trouvé ça. C'était les autres vous l'avez savez. La non, la fosse de Java. <rire> ça fait donc à la fin du presque à la fin de la presque fin 5 points pour Dame, 5 points pour Clégo qui ne se quitte pas vraiment les deux. 2 points pour Marie. Marie, tu es donc éliminée. Est-ce que tu as un dernier mot Mot. Bon. Merci. On remet les compteurs à 0 et on passe à la fin. La fin, c'est des questions qui vont de 0 à 9 et qui ont rapport avec le chiffre qui la concerne, une bonne réponse, à un point, le premier trois points à gagner. Qui de Dame ou de Clégo va gagner sa première des émissions en une participation quand même, il faut le faire. Bon, forcément il y en a les trois qu'il avait pas fait au début mais quand même euh... <rire> bravo. Une question dans le numéro a été choisi par Azertof, le premier éliminé, mais alors c'est celui qui a fait le plus honneur à ce statut de premier éliminé, je crois. Euh peu valeur double si vous tombez dessus, je vous dirai comment ça se passe pour rappel la finale peut jouer. Choix soit à la rapidité, soit chacun son tour. Si elle se joue chacun son tour, vous avez le droit une fois de récupérer la question de l'autre il si répond mal. Euh, Dame, comme tu t'es celui qui a marqué le plus de points sur toute la désémission, 22 à 16, tu choisis en euh, tu choisis si ça se fait à la rapidité ou chacun son tour. Chacun son tour. Oh. Eh ben écoute, je te propose de choisir un chiffre entre 0 et 9. 1. 1 pour Dame. Quel auteur français est à l'origine de la phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ?» Monsieur, je connais le titre de film de 1863. <rire> Ah, Je reprends l'animateur. Scute dans la gueule. Allez, vas-y. Euh, Corneille. Non, c'est plus récent. Alors, si une mauvaise réponse, Clégo, est-ce que tu veux récupérer la question est-ce que non Qui l'avait Quelqu'un l'avait Non. Non. Alphonse de Dodé. La Martine. Alphonse de Dodé, donc... oui, oui parce qu'il avait une particule. Ça fait donc 0 0. Clégo, un chiffre entre 0 et 9. 3 3. Quelle est avec les lettres O et V la troisième lettre qui ne peut pas se trouver sur une plaque d'immatriculation en France pour ne pas qu'elle soit confondue avec un autre caractère alphanumérique. Donc il y a le O et le V, et il y a une troisième lettre qui ne peut pas être sur les plaques d'immatriculation en France. Putain, je Le B C'est une mauvaise réponse. Est-ce que tu veux récupérer, du coup Oui. Donc t'as le droit qu'une fois dans la finale. Le D Le D Non. Ah merde Et non, c'était... Le I. Le I. Pour pas qu'on va être confondus avec le Attends. chiffre 1. Le B et pour le 8, mais... Euh... Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas... c'est Comme quoi ça, ça nous a marqué cette période On peut pas avoir SS dans sa plaque d'immatriculation matriculation Ah bon voilà. ouais. Non PQ ça dérange pas ouais, Mais, mais... SS, euh, non. SS non Ça fait donc toujours 0-0 Et tu ne pourras plus récupérer de questions oui. Dame justement c'est à toi Euh... 4 4 Quel auteur américain a reçu le prix Pulitzer le 4 mai 1953 Pour Le Vieil Homme et la Mer ah oh, putain T'as toutes les questions littéraires hein, Euh... Un auteur américain qui Ah reçu... bordel ah, Je vais m'en vouloir de quand je vais l'entends et... et ça ne me revient pas Clego c'est le moment de mettre la pression si tu l'as même si je tu l'as pas d'ailleurs Je crois l'avoir Je suis à 90% Un auteur américain qui a reçu le prix Pulitzer le 4 mai 1953 pour le vieil homme Ça ne me pas et je vais m'en vouloir à mort Ouais Tu veux pas dire un nom d'auteur comme ça Non non parce non. que je, je, je... ici il ne me revient pas il ne reviendra Clego, pas Clego est-ce que tu récupères Ouais je tente le coup Oui il tente le coup Hemingway Eh oui ah, C'est cela que bah oui parce ouais. qu'en en fait il a écrit des micro-nouvelles aussi Hemingway euh, c'était donc euh, c'est un auteur intéressant pour ça. Il écrivait des histoires en en, en une seule phrase. Et une des ah, plus oui, connues suis... c'est euh, euh, à vendre chaussures pour nourrissons jamais servi. <rire> La violence Ouandip. Euh, voilà. Merci pour cette petite. Euh, petite <rire> connais toute sa vie mais pas ouais. le nom. <rire> il peut vous dire vraiment tout sur sur la vie d'Émingway. 1 0 pour Klego. Klego, tu peux faire le break puisque c'est à toi. 0 0. Quelle est la particularité de la rue Émile Richard située dans le 14e arrondissement de Paris et qui coupe en deux le cimetière du Montparnasse Il y a un numéro 0 dans la rue. C'est une mauvaise réponse. Tu ne peux pas récupérer. Il n'y a pas de maison Il n'y a pas d'habitant Ouais. Elle, elle est vraiment juste là pour euh, Parce que le cimetière du Montparnasse est trop grand Si vous montez un coup euh, sur la tour Montparnasse Ce que je vous conseille c'est très sympathique L'ascenseur va vite ça fait mal à la tête Est-ce est qu'il y a des laveurs de carreaux Il y a des laveurs de carreaux tout à <rire> oui, fait et par fernal, et par terre. Et Il y a des billets de 1500 <rire> un peu partout Mais euh, 1500 francs mais, <rire> non, mais de toutes <rire> côtés <pareil>. on, <rire> oui, on voit du côté voilà au dessus de, Dans le cimetière il y a vraiment une rue Et donc il y a un nom de rue Émile Richard doit être très honoré je pense Mais il n'y a personne qui y habite Il n'y a, a pas d'adresse dans la rue Émile Richard Toujours un zéro pour Clego, dame. La 7. la7 Quelle est la particularité On va rester sur le thème Paris parce que j'ai des... fait une des émissions spécialistes de France, il m'en reste. Hein, donc euh... Quelle particularité la ligne 7 du métro parisien partage-t-elle avec la ligne 8 Les euh... lignes 7 et 8. C est... Elle, elle est accessible aux personnes handicapées Non. Alors ça, ouais, non parce que je sais qu'il y en a très le... peu. Ouais, <rire> C'est pour... oui, <rire> euh, <rire> une mauvaise réponse. C'est quelqu'un là les lignes elle, qui ont elle est, euh, le plus en de stations. Ah, Les lignes qui ont le plus de stations, 38 stations. Toujours un 0 pour Clego. Clego, à toi. Il te reste 2, 5, 6, 8, 9. 2. 2. C'est la question double. non oh, merde. Alors, donc là c'est très simple, je vais te poser le début de la question. Quelle organisation abrégée Soit ouais. tu me dis, j'y vais, je te pose la suite de la question. Si tu réponds bien, t'as gagné, il y aura 3 0. Si tu réponds mal, tu retombes à 0 0. Soit tu me dis j'y vais pas, je la sens pas et on passe à dame et... on passe Il lui... l'apprend. Quelle organisation abrégée sous le sigle 2A a pour but d'aider les personnes ayant un problème avec l'alcool Les mhm. <m Prim�res> alcooliques anonymes. Et c'est une victoire oh de Clégoire yes ouais Magnifique Ah, C'est vrai que c'était la question facile Et c'était la question double Très bon choix non, joueurs, euh... Je n'ai pas gagné le télémagazine Elle... <rire> Alors après vous pouvez peut-être le déchirer en deux Non, <rire> non on va pas, pas, pas déchirer Jean-Luc <rire> euh, Non surtout pas Jean-Luc <rire> Mais bon le programme du lundi si vous voulez, Lundi 21 février alors oh, Il euh, y a pas des mots fléchés je lui donne Il <rire> y avait, euh, avait du snooker sur vos sports hein, Comme tout le donc temps ça, Je fais du, du snooker Euh, c'est donc une victoire de Clego dame Aïe aïe, aïe La chute en finale 3-0 pour ouais. Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé ah écoute, euh, j'ai perdu mon pas du pied à sécurité et ouais. voilà, j'ai échoué. Non, dit, tu me donnerais la victoire, tu l'as donnée, c'est trop bien. Au moins voilà, tu as peut-être <rire> pas, peut voilà, peut pas de cadeau, mais tu une parole au moins. Oh, au moins tout le monde a tenu sa parole oui, bah, vrai. <rire> premier, et... exactement, euh, vraiment ça s'est passé, on, ça aurait pu être scénarisé, ouais. peur, ça bien passé. Euh Clego, bravo. Tiens, ton petit cadeau. Merci ouais. beaucoup. Magnifique. Oh Qu'est-ce que ça fait ah, Je crois que je vais l'accrocher sur mon lit Il <rire> y, y a une tâche de l'autre côté mais c'est pas ce que tu crois <rire> voilà C'est un peu ça grave colle mais... <rire> ça, ça colle pas Non c'est bon ça colle pas Je l'aurais fait sur Jean-Luc bien entendu si <rire> <l> Poésie <rire> Exactement On est sur tipi si vous voulez nous retrouver euh, pour Si vous voulez nous donner de l'argent euh, Parce que comme ça bon, on va le dépenser dans des télémagazines hein, Et autres euh, séances photo avec jean Crashman On espère un jour mais voilà si vous voulez décider aussi du thème d'une des émissions ou d'une manche ou même d'une question n'hésitez pas euh, je remercie encore une fois Podren pour euh, toute cette installation, pour toute cette organisation je vous remercie euh, vous quatre mais particulièrement euh, les trois donc Dam, Hazertoff et Clego vraiment euh, d'avoir participé à ces émissions c'était vraiment très sympa. Merci à toi. Merci, merci beaucoup Merci beaucoup. Et euh, c'est avec plaisir qu'on refait ça euh, pour le, le prochain Podren ou podcast Oui. Bien entendu Peut-être qu'Azertov pourra doubler le nombre de points qu'il marquera ouais, sur les deux émissions. Ouais, je serai peut-être même plus fort, je gagnerai Oh, oh, oh. Attention, je, je promets rien, je ah promets rien Il a dit « fini finis quatrième », il a fini quatrième, s'il commence à dire « je vais gagner ouais. », attention. Hein. Mais euh, bien entendu, que Klegos, tu seras le bienvenu pour défendre ton titre de champion de Podrenne, on va appeler ça comme ça, <rire> de la deux émissions. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Potloud, spotify Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes, comme les plateformes... Pétrolières Merci, oh, c'est bon Rendez-vous dans 10 jours pour une nouvelle désémission. En attendant, gardez la pêche. Mais là, bah, bah, Merci beaucoup. Yeah <rires> Et ben c'était magnifique.